89 ブロック concept、今、私たちは I just want to make love to you, Foghat. s t tiré de leur premier album homonyme, u s o r t i en 1972. Juste avant ç on a entendu Feel Like y o u Making Love, The Bad Company. ç e s t tiré de leur deuxième album, Street Shooter, de 1974. Et au début du bloc, on a entendu Raider Love, The Golden Earring. s t tiré de l'album Mountain, de 1973.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 À diffuser du vrai rock à Trois-Rivières, c'est faux 89.1 FM This is Janita Hahn from the group Babe Ruth, and you're listening to Rock Hassig with a l a n Lefebvre on CFOU 891 FM. Fargo, la pièce qui ouvre leur premier. Véritable chef-d'œuvre, l'album First Bass de 1972. Juste avant ça, on a entendu Alice Cooper avec Lighted, ça nous vient de l'album The Billion Dollar Babies de 1973. Et au début du bloc, on a entendu T-Rex avec 21st Century Boy. Puis est-ce qu'on retrouve en bonus sur la version remasterisée de l'album Tanks qui, à l'origine, est paru en 1973?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 t h a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 Les l h o l a n d a i s Focus avec leur classique Hocus Pocus qui ouvre leur deuxième album Moving Waves paru en 1972. Juste avant ça, on a entendu Birth Control avec Gamma Rays étiré de leur excellent disque w h o d o m e n paru en 1973. Et Au début du bloc, on a entendu David Bowie avec la pièce titre de son album Station to Station de 1976.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 Personne Project avec les deux pièces qui ouvrent leur album iRobot de 1976, c'est-à-dire la pièce titre suivie de I Wouldn't Want to Be Like You. Juste avant ça, on a entendu Spooky Tooth avec un de leurs classiques, c'est-à-dire la pièce titre de l'album The Mirror de 1974.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 Es 891FM!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 Venez nous rencontrer au 1275 avion Albert Dessier de Luc t h é â r Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. C'est fou! 89. s t fou! c t f e s e s s t o u e o u t f e s t fou! c e s f e e t t f e s o u c e s s s o f t fou! C'est fou! e s o f f s o u e s t f o o f o e s t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 A God in single night, there's no hiding in memory, there's no wrong. Avec un de leurs très très nombreux classiques, Carpet Crawlers, c'est tiré de leur album The Lamb Lies Down on Broadway de 1973, le dernier qu'ils ont enregistré avec Peter Gabriel. Juste avant ça, on a entendu King Crimson avec I Talk to the Wind s é t i r é de leur premier album et un des premiers albums de rock progressif tout court, le disque In the Court of the Crimson King, un véritable classique, une merveille, un chef-d'œuvre paru en 1969. Et au début du bloc, on a entendu Pink Floyd avec Careful with That Axe Eugene. Version studio qu'on retrouve sur l'album compilation Relics paru en 1971. Et c'est une pièce historique puisque c'est celle-ci qu'un individu réclamait à Pink Floyd et sur lequel Roger Waters a carrément craché lors du concert que ces derniers ont donné. Au stade olympique en 1977, et、euh, c'est ce qui a servi、euh, d'inspiration et de point de départ au concept The Wall. Il est 15h27, vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers l e t e m p s Aujourd'hui, je vous présente un spécial gros canon avec uniquement comme ça des méga classiques qui ont marqué l'histoire du rock. On va toujours poursuivre comme ça dans le rock progressif. Dans quelques minutes, on va entendre UK et Gentle Giant, mais tout de suite. On écoute Emerson, Lake and Palmer, The Endless Enigma. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus. La station des Mélomanes est la seule, absolument la seule à diffuser du vrai rock progressif à Trois-Rivières. C'est f o u x 89.1 FM.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 Venez nous rencontrer au 1275 avion Albert Dessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. C'est ça, vos oreilles. The worst is yet to come. De leur album en spectacle, Night After Night, un très bon disque, paru en 1979. Juste avant ça, on a entendu Gentle Giant avec la pièce titre de leur album In a Glass House de 1973, ou plutôt la pièce Runaway qui ouvre leur album In a Glass House. Et au début du bloc, on a entendu Emerson, l i k et Palmer avec la pièce The Endless Enigma qui ouvre leur troisième album Trilogy qui est paru en 1972.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 Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélamones est la seule, absolument la seule, à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est f o u 8 9 FM! 13h, Ne manquez pas votre rendez-vous avec l'insolite internationale t la connerie humaine. Dans le dîner d u cons u r Sifko u 8 9 Dans le cul, EM, dans le cul, dans le cul. Va te faire foutre, tiens Toi aussi, il va te faire foutre Oh Mais quel connard, ce type Je m'appelle François Pignon et je suis le con que votre mari devait emmener dîner ce soir. Jérémy, Jade et Julien vont à l'école. Julien pourrait ne pas se rendre au bout de son secondaire.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 Sur place, empruntez un portable ou utilisez nos stations de montage. Visitez notre site web au u qtr.ca. b /biblio, b La i l o bibliothèque de l'université, difficile de s'en passer. À l'UQTR, c e s t n o u i t dans vos orestes. I tell you, I'm in love with you. Don't believe me if I tell you that I wrote this song for you. That just m i k e the dumb mother s i d a pretty girl I'm singing to. Don't believe a word, for words are so easily spoken. And your heart is just like that promise. made to be broken. to In your don't believe me if I tell you, not a word of this is true. Don't believe me if I tell you, especially if I tell you that I'm in love with you. Don't believe a word, no, don't believe a word. Don't believe me, don't believe me Not a single word. C'est Nazareth avec la pièce titre de leur album classique Hair of the Dog de 1975. Juste avant ça, on a entendu Thin l i z z y e avec Don't Believe a Word, c'est tiré de l'album Johnny the Fox de 1977. Et au début du bloc, on a entendu Offenbach avec Je chante comme un coyote qui nous vient de l'album Traversion de 1978. 16h06,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 What's up? ねえ。いい<音楽> Gracias.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 Ben, avec la très belle pièce Dedication, t i r é de son album Putting It Straight, paru en 1977. Juste avant ça, on a entendu Rush avec By Tor and The Snow Dog. C'est tiré de leur deuxième album, Fly By Night, de 1975. Et au début du blog, on a entendu Frank Marino et Mahogany Rush avec Dragonfly. C'est tiré, tiré de leur quatrième album, tout simplement intitulé Mahogany Rush 4, paru en 1976.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 Absolument la seule à faire tourner du vrai rock à l o i r i e t v i e C'est faux! 89.1 FM! c o m e vous êtes dans la dimension rock classique jusqu'à 17h. Avec bien sûr Never Say Die, la pièce-titre de cet album paru en 1978, le dernier qu'ils ont enregistré avec Ozzy Osbourne. Juste avant ça, on a entendu ACDC avec Let There Be Rock, c'est la pièce-titre bien sûr de cet album de 1977. Et au début du bloc, on a entendu Aerosmith avec Sick as a Dog, c'est tiré de leur chef-d'œuvre, l'album Rocks de 1976.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 On écoute les Allemands de Accept. Sur les ondes de la Radio Campus, la station d'une m é l o m a n e C'est faux. 89.1. FM.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 e s t c e que vous avez des chansons, des p a n n e m a r e s c'est quelques petits anecdotes, des petites entrevues fascinantes. Aucun n i e i s que Paul Martin. J'écoute, c'est faux. Ta blonde ou ton chum te fait de la brume dans tes lunettes? Eh bien, débarrasse-toi-en. Euh, les lunettes, bien sûr. Chirurgie au laser pour enfin être libre. Chirurgie Vision, 819-693-5757. Ou sur le net, voirclaire.ca. セフォン、セフォン、セフォン、オーズオレイ、 John Junior's great. Avec la version spectacle de Shout It Out Loud, c'est tiré bien sûr de l'album Alive 2, petit jeu d'œuvre, paru en 1977. Et juste avant ça, on a entendu Van Halen avec a n d the Cradle Will Rock, c'est une pièce qui est tirée du troisième album du groupe Women and Children First, paru en 1980.、Et、au début du bloc, on a entendu les Allemands de Accept avec Breaker, la pièce titre de cet album, paru en 1981.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 Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes, et la seule, absolument la seule à faire tourner du l d r e Rock à Trois-Rivières. C'est faux! 89 FM! ディスタ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 Avec I Can't Get Enough. C'est tiré leur très bon disque Love Drive, paru en 1979. Juste avant ça, on a entendu les o avec The Real Me, la pièce qui ouvre l'album Opera Rock, s、si、on veut. q u a d r o p h n i a paru en 1973. Et au début du bloc, on a entendu Triumph, formation canadienne, un trio.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 Look.、Uh -huh. Spectacle de Time Your Mother Down, c'est tiré de l'album Live Killers, paru en 1979. Juste avant ça, on a entendu Leonard Skinner avec Tuesday's Gone, un de leurs nombreux classiques. Qu'on retrouve, qu retrouve plutôt sur leur premier album homonyme paru en 1973. Et au début du b l o c on a entendu Deep Purple avec la version concert de Smoke Underwater, tirée de l'album Made in Japan de 1972.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 Take my hand,、I、Don't feel the、reason. we'll be able to fly Hail the Father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 89... 1... Avec la pièce Smokin, tirée de leur premier album homonyme classique, paru en 1976. Juste avant ça, on a entendu Heart avec Heartless, la pièce qui ouvre leur troisième album magazine, paru en 1978. Et au début du bloc, on a entendu Blue Oyster Cult avec Don't Fear the Reaper. Un immense laissé tiré du disque Agents of Fortune de 1976. Et je vous rappelle que Heart sera en concert à Montréal. Et oui, à la place des arts, ça fait quand même plusieurs années qu'ils ne sont pas venus à Montréal. Donc, Heart le samedi 5 février. Et parmi les concerts à venir au Québec qui pourraient vous intéresser, outre Heart, pour les amateurs de Power Metal, il y a Gamma Ray et,、euh Eclipse Prophecy, ainsi que Harry, qui seront au Café Campus le samedi 29 novembre, et le lendemain,、euh, Gamery sera à, au, à l i m p é r i a l de Québec le 30, le dimanche 30 janvier, cette fois-là avec、euh, Merkaba et Eternam. e l v i t i Three Inches of Blood, The Holy Grail seront au Cercle de Québec le vendredi 4 février et le 5, le même soir que Hart seront à la place des arts, eh bien, Elvite sera au National de Montréal, bien sûr.、Euh, à l'Impérial de Québec, le mardi 22 février, Dayside, Belphegor, Blackguard et Nurak 6 seront en concert et le lendemain, le mercredi, ils seront au Café Campus. Fin Troll et Antiferum seront à l i m p é r i a l le mercredi 23 et le jeudi 24, ils seront au Metropolis. Cradle of f i l t h n a k m i s t i u m et t a u r i s t a s seront au Metropolis le dimanche 27 février. Mardi 15 mars, Rotting c r i s Malakesh, Hate et Abigail Williams et Lecturous Nocturne seront au Petit Campus. Ça va être bon, ça. Rotting Christ et m a l e k e s h Donc, c'est le mardi 15 mars. Mercredi 16, c a l m a Warcall et Battle Soul seront à l i m p e r i a l de Québec. Buckcherry seront au m é t r o p o l i s de Montréal le même soir, le 16 mars. C'est un mercredi. Dimanche 20,、euh, Cataclysm, All s h -E、a l Perish et trois autres groupes seront au Club Soda. En revenant, le premier chanteur, le chanteur original de h a r r y Midden, Paul d e y a n o sera au petit campus le samedi 16 avril, le même soir que Accept et Sabaton seront à l i m p é r i a l de Québec, et Accept sera aussi au,、euh, à Montréal, au Club Soldat, cette fois-là, le dimanche 17 avril, mardi 19 avril, Sepultura. Je me demande bien qui,、euh, qui reste dans ce groupe-là, d'original, dans Sepultura. Belfegor, Hate, Keep of Calisine, u r x i s b u n d e d by Blood seront à l'Impéria de Québec et le mercredi, le lendemain, le 20, ils seront au Club Soda. Toujours le mercredi 20 avril, Rush sera au c e n t r e b e l l Lundi 25 avril, Symphony X, Nevermore, Cy Work et deux autres groupes seront au Metropolis. Euh, et s y m p h o n y X s e r a son tour à Québec,、euh, mais cette fois-là seulement avec Blackguard à la salle Albert Rousseau le mardi 26 avril. Et finalement, Rick Emmett et Dave Dunlop de Full Nine seront à l'Astral à Montréal le samedi 30 avril. 17h48, l'émission s'achève et c'est déjà tout pour moi. En terminant, je voudrais remercier mon ami Simon f i d z b é l'historien de C'est Fou. Pour sa participation à l'émission de cette semaine pour les éphémérides du rock. Des p a l m a r i n s s'en rappellent. En fait, c'est plutôt l'émission spéciale C'était fou、euh, en 2010. Ça va suivre dans un moment avec、euh, Mathieu et Stéphanie. Ça sera suivi、euh, à 22 heures de la sécheuse, tout simplement, puisque nos amis, les lutins de l'enfer, sont encore au pôle Nord, ils n o n t pas revenus encore. Donc,、euh, les amateurs de métal vont devoir se contenter des choix de l'enfer ce soir. Euh, N'oubliez pas, amateur de métal, aussi le retour de mon grand ami, le Dr. Pendragon,、euh, avec réanimation qui sera de retour mardi prochain à 21h, comme ça, pour une bonne dose de métal et de monstruosité orale. La semaine prochaine, dans les classiques, je vais vous présenter un spécial succulent restant de 2010. C'est-à-dire que je vais vous présenter des albums qui sont sortis.、Euh, Il、euh, y a un bout d e t e m p s mais、euh, dont je n'ai、euh, absolument pas eu l'opportunité avant de vous en entretenir. Il、euh, y en a là-dedans qui font partie de mes choix de l'année、euh, 2010, bien sûr, et、euh, dont、euh, vous pouvez aller vous rendre euh, sur euh, le site de Rack Classic au www.reclassic.net pour aller voir quels sont ces choix 2010. Je vais vous parler entre autres des disques de Roxy Music,、euh, Star One, Carnival, a g a l o c h Gravedigger. Uh, The Ocean, Kilissa et m e l a k e s h Je vais aussi vous présenter deux euh, nouveautés, euh, question d'être à date.、Uh, les nouveaux albums des formations Electric Wizard et Ghost qui sortent dans deux semaines,、uh, ainsi que le premier album d'un groupe très obscur de la fin des années 60, début des années 70, dont je vous ai parlé、euh, précédemment à l'émission, un groupe du nom de Second Hand. Je vais vous parler. De leur premier album qui s'intitule Reality. Il est sorti en 1969. C'est donc un rendez-vous. Je vous laisse avec une dernière pièce, une pièce tout à fait appropriée pour conclure ce spécial Gros Canon, puisqu'il s'agit d'un des grands classiques de Jim Morrison et les Doors. Je parle de When the Music's Over. La version concert qu'on retrouve sur le radar Absolutely Live paru en 1970. Et je vous souhaite une excellente fin de semaine! Salut! What have they done to the earth?、And、what have they done to our fair sister? Ravaged and plundered, ripped her and bit her, stuck her with knives in the side of the down a n d tied her with fences and dragged her down.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 I...、Right. Yeah. We want the world and we want it!